Les notes sans fin, les visages identiques. <métitimes> マークリン。 Ah, Les petits pieds enlacés. Les notes sans fin. Les visages identiques. La démarche, ça monte la tête. La défaut. Démarche saccadée, affiche criarde, voix pincée, détritus en monceau. Discrétion noire-route, Confucius, livre rouge, arrière-pensée qui sait, un monde fini.